donc là au l'one ethic in eshadekin anbaitzira berricelle et aski. Oui, aur n'est Inaki et Chani Sekin. Bon, comment vous vous sentez Et ben très heureux, très heureux de d'aboutir à cette fin de campagne en, en gagnant, en arrachant cette circonscription euh, euh, avec avec les dents, on s'est battu pendant toute la campagne avec Cécile avec l'ensemble des, des militants pour porter notre projet pour pour mettre en avant l'équité territoriale, la justice sociale la planification écologique le dynamique le dynamisme économique et la, et, la, et, le, et le, le renouveau démocratique on je crois qu'on était entendu dans nos concitoyens de la quatrième qui ont eu ce besoin de changement qui ont voulu apporter un député de combat et je serai un, un député de combat oui a priori 70 voix de différence Ça a été un match serré les reports de voix on, on sait pas encore ce que, ce que ça a donné mais voilà on a tout donné pour pour y arriver et voilà on y arrive aujourd'hui parce qu'on est une équipe solide et, et parce qu'on a fait le voilà, on a fait le job et, et nos concitoyennes et concitoyens ont eu confiance en nous nous ont fait confiance et c'est à eux que je rends hommage ce soir parce que c'est grâce à eux que qu'on qu y arrive la suite euh, visiblement je vais prendre euh, euh, je dois être à paris euh, demain donc euh, je vais je vais m'organiser je suis prêt euh, je suis prêt au travail Ce soir on va on va fêter ça parce qu'il faut il faut quand même le fêter et puis des dé démonstres au travail pour défendre les dossiers qui nous sont chers les, la question de, de la santé de l'hôpital à auurent et partout sur le territoire aussi la question des, des prisonniers basques et, et du processus de paix parce qu'il est urgent que il y a ça, ça accélère parce qu'on l'a vu mercredi euh, ça a été ça a été reporté enfin il y a eu un appel on peut pas rester dans ces, dans ces conditions là il faut euh, voilà pour faire avancer les dossiers urgents et c'est celui de la santé et celui du processus de paix Et dans dingan alkarist kidan eskasegin andiga la prochaine intention ça la prend je vais essayer j'ai fait quelques je le comprends mieux maintenant j'arrive à comprendre des des phrases et puis je vais je vais m'y mettre et pour que au moins dans 5 ans j'arrive peut-être à être bilingue mais en tout cas à faire une interview en bas. ben bi basque eskèe gramétik? Ni leskèr ni Ala n siten sinan ordine iña ki etanis wo imikroan olu etik txeseni. Ah olonan badela giro eta beatziak 25